إذا أبدل قال ابن اجروم رحمه الله إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع, في جميع إعرابه وهو على أربعة أقسام اولا بدل الشيء من الشيء ثانيا بدل البعض من الكل ثالثا بدل الاشتمال رابعا بدل الغلط نحو قولك قام زيد اخوك وأكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس أردت أردت اردت ان تقول الفرس فغلطت فابدلت زيدا منه داكوغ البدل ايتانسوكسيسور ستنتابع او سي d'accord qui est lui-même visé par le jugement hein? sans qu'il y ait un intermédiaire c'est à dire c'est à dire il ne sera pas relié par une oi par un harf de al-hatf ou autre chose d'accord ou bien ou bien euh, c'est à dire hein? par exemple pour l'expliquer ou pour l'introduire mais bilwa c'est lui qui est, qui est voulu par euh, c'est à dire son auteur le sujet qui parle hein? mais c'est lui qui est maxud lui même et non pas son c'est à dire son nomcédan c'est à dire qu'il ne sera pas introduit par une loi exemple ton oncle mohamed a gagné Hein, donc là, ce qui est visé, c'est un c'est ça, al-badal, et c'est ce, euh, ce qui est visé, c'est ce qui est visé par al hukm et par l'auteur lorsqu'il a parlé. Il n'a pas signifié n'importe quel mohammed Fais à un muka, je veux, un d'accord? Fais à un euh, Qu'est-ce qu'on a fait ici? Un muka, ammu, c'est un bedel par rapport à Muhammad. Hein? Au lieu de dire fais un peut-être qu'il a beaucoup, euh, plusieurs angles donc lui il a dit faza Muhammad amukah et non pas aussi n'importe quel Muhammad mais d'accord c'est c'est un badal c'est un badal euh, par rapport à Muhammad d'accord donc on dit minhu wa huwa al maqsud dun lafd Muhammad hein elle l'a dit mentionné li zikri al d'accord c'est lui qui est visé ah? c'est un badal par rapport à Muhammad qui vient clarifier Euh, et c'est lui qui est visé, et on a cité Mohammed juste comme prélude, comme introduction pour euh, introduire le sujet euh, que, que nous sommes en train de viser. Très bien, euh, mais il s'appelle attention, il s'appelle Bedel. il ne s'appelle pas un fa'il, il s'appelle Bedel. Faza, Mohammed c'est le fa'il, Mohammed c'est le fa'il, et Amouka Mais c'est lui qui, qui, qui est visé par l'auteur lorsqu'il a parlé. C'est un bedel pour Mohammed. C'est lui, Ammouka, qui est visé par la parole. Et Muhammad euh, n'est que pour l'introduire. Il à avant de venir à dire Mohamed. Très bien. El bedel suit El Moubdelmineh dans son érabe. Lorsque Muhammad, il est marfou, l'autre est marfou. Il va suivre El Moubdelmineh dans son érabe. Euh, exemple On va voir des exemples maintenant D'abord bedelul ismi min al-ism Badalul ismi min al-ism Exemple Qalat Aisha tu mu'minin D'accord Ommul mu'minin C'est un bedel par rapport à Aisha D'accord Aisha la mère des croyants A dit hein, telle chose et telle chose D'accord Donc là c'est un bedel de Al-ism min al-ism Ainsi, que lorsqu'on a dit. <coughs> <coughs> Ra'ejtu. Ra'ejtu. Uthmana zanuraini. Za. Un nouraini, uh, ici. Uh, Za, il est uh, mansob. Donc, uh, ce, ce Ce nom qui est parmi l'asmel al-khamsa, il est mansob. Paralelif. Parce qu'il fait partie de l'asmel al-khamsa. Et il est mansob. Pourquoi? Parce que uthmana, il est mansob. Ra'ejtu. Uthmana zanuraini. Et pourquoi Ousmane euh, fut surnommé C'est un surnom ici, Zun Nouraïn. Pourquoi, pourquoi il fut surnommé pour Nouraïn Il a marié deux filles. Il s'est marié successivement. C'est-à-dire, lorsque la première elle, elle était morte, le prophète l'a marié encore à sa fille. Il fut marié à deux filles d'un prophète. Il est appelé Don Il Nouraïn. Il a reçu ce surnom qui montre euh, ce, ce, cet honneur que cet homme il a eu d'avoir épousé la première et quand elle est morte le prophète il lui a donné comme épouse une autre de ses filles hein, et lorsqu'elle est morte aussi le prophète il lui a dit hein, si on avait encore une troisième on te l'aurait donnée en mariage c'est à dire Et, et les gens de science ils disent c'est le seul sahabi qui a eu cette manqaba hein, euh, on ne connaît pas ce, cela dans les les autres chez les autres prophètes que qu'un qu sahabi d'un autre prophète il a eu ce, ce, ce dire ce rang et ce et cette fadhil il a ce mérite hein? le prophète ne va pas donner euh, euh, de de ses filles à, à n'importe qui Mais ah, vraiment ah, un grand homme. Wallahu al-Musta'an. Très bien. An amir al-Mu'minina, Abi Hafsin, Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab. Donc là, ici, on a deux bédels dans cette phrase. On a le bédel auel, Abi Hafsin. Donc ça, c'est le premier surnom. Abi, c'est un bédel. Par rapport à Amiri. Amiri. Al mu'minina. Abi, c'est un, un badal. Et aussi, le deuxième badal, <coughs> par lequel on a clarifié de qui on, on parle, hein? Umara bin Khattab. An amir al, al muminin Umara bin Khattab. Et donc Umara, il est venu ici. Euh, il est makhfoud par al-fetch al-na'iba al-kastrali al-umara ibn al-assar hannie, anoum mnoum de cerf عمر, ha? عمر من الخطاب اللي مخفود النائب عن لانه ممنوع من الصرف. الله تعالى voir une petite synthèse sur le sont les de très bien. ici Et quoi dans Omar c'est l'Alamia Al et l'Adel parce que Omar c'est c'était au départ gaimir dans la langue arabe c'était gaimir et Omar min gaimir on, on est allé de gaimir vers Omar on a obtenu un autre nom et donc là il y a les, les deux conditions qui l'Alamia Al et l'Adel c'est-à-dire on a transformé ce nom et donc dans ce cas il est même min minace Parce que les deux conditions sont réunies. On va les voir, Inch'Allah, il y a une, une, une explication limpide du Sheikh al par rapport à ces points. Très bien. Donc là, on a vu Badal ismi min al-Ism dans ces cas, hein, dans ces exemples. Maintenant, Badal al min al Lorsqu'on dit par exemple, lorsque donc, on trouve dans le Noble Quran, on trouve ce, ce, cet exemple. ومي يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً يضاعف. Par par Parce qu'on a donné quelle est l'information? Mais il si, si, si quelqu'un va faire cette condition, cette chose. Hein? Voici, c'est-à-dire son châtiment. Yefel, quel est son châtiment? Yelcha, il va recevoir des châtiments. Quels sont ces châtiments? Yelqa, Hafem. Quels sont ces châtiments? On a clarifié, on a précisé. Quels sont ces châtiments? Yodah azab Azeb. Son châtiment, sa punition, son supplice dans le feu sera c'est-à-dire il va augmenter. azab, Yoda wa azeb, wayachlodfi Muhanan et il va être perpétué. Dans ce feu, d'accord euh, Il sera perpétué là-bas et humilié. Et humilié au feu. Hein, très bien. Donc là, on a vu c'est-à-dire que al badal peut se faire à partir d'un nom ou bien à partir d'un film Maintenant, on va voir les cas de Al-Badal qui sont en nombre de 4 badal al shay'i min al shay' badal al ba'd min al kull badal al ishtimal wa badal al ghalat d'accord badal al shay'i min al il est également appelé badal kull min kull ha ou al badal al mutabiq C'est-à-dire il est il va se succéder badal min kull il va remplacer un tout d'accord très bien sa condition est que el bedel équivaut à el muvdal min el bedel équivaut à el muvdal min lorsqu'on dit par exemple abettu rabbi. al Rabb ici c'est Allah al Rabb ici c'est Allah donc, donc j'ai adoré Allah mon Seigneur d'accord donc ici c'est un, un exemple de bedelushay min al minushay donc bedelul euh, y kul min <'air> al kul d'accord ça c'est ça c'est clair très bien Uh, et comme on a cité les autres exemples, ala 'Aishatu kulli ou bien خطاب, ج... Très bien, maintenant min kulli conditions, son شرط, et que al-badal est une partie seulement de al Al-Badal est ici une partie seulement de al mubdel Minhu. Hein, exemple. Hein, un exemple dans le quran Al-Karim. Ya ayyuhal muzzammi l'uqumi l'ayla illa qalilan nisfahu awunqus minhu qalila. Ici lorsqu'on a mentionné Al-Badal qui est nisfahu ce n'est pas la même chose que lorsqu'il a dit qumi l'ayla Hein? D'accord? Donc ça c'est mm. « badal ul baadi min al kul » Hein? Le premier c'est mm. « komil layla. Et par la suite mm. « nisfahu » Hein? « aoun qusmin huqalila » Hein? « aouzid alayhi wa al-Qur'an sersila » D'accord? « nisfahu » Soit la moitié de la nuit « aoun qusmin huqalila » Moins que la moitié » C'est-à-dire un peu quelque chose qui ressemble à un Auzid alayhi. Auzid ala nesw. C'est-à-dire, va jusqu'au 2 tiers. D'accord. Auzid alayhi. Wa reti Al-Qur'an. Tarsila. Ya ayyuhal muzzammilo. Qumill leila. Yerhamu kalla. Qumill leila illa qalila. Neswahu. Yerhamu kalla. Neswa, c'est un bedel qui est un bedel de alba'd min al-kul. Parce qu'on a cité au départ al-leil, qui est la nuit entière et puis on a cité 9, qui est la moitié. Trzej bien. Euh, Yarhamukallah. Et là, euh, aussi dans ce même exemple, Ya ayuha al-Muzamilu. Al-Muzamilu, c'est un par rapport à, à ayu. Hmm? Au lieu de dire Ya al-Muzamilu, et qu'on va aller juste, directement vers al-Munada, Ya al-Muzamilu, on a dit Ya ayuha al-Muzamilu. Et donc là euh, ce qui est visé en réalité c'est al-Muzammil c'est lui qui est visé. Très bien. Donc on a vu badalushay' minashay' et badalul ba'd Et maintenant on on badalul ishtimal. Pardon, le deuxième c'est badalul ba'd al-kulli. C'est-à-dire une partie du tout. Et le premier badalushay' minashay', c'est-à-dire le tout pour le tout. D'accord À partir du tout. Très bien, le troisième, Badalul Ishimel. Badalul Ishimel. Donc, il y a une forme ici d'inclusion. C'est-à-dire, euh, non pas une partie, mais dans le sens où euh, c'est quelque chose que, par exemple, on va voir, ça, ça va se clarifier en incha'Allah. Sa condition est qu'il y ait entre Al-Badal et Al-Mubdal une relation sans équivalence totale ni partielle. C'est-à-dire que Uh, entre le bedel et al muqdal il n'y a pas une substitution totale ni uh, une partie a'jabani al mu'allimu kholukuhu kholukuhu kholukuhu c'est un bédel de alistimale parce que cet homme il a des qualités il a de la science il a par exemple de la gentillesse il a De la modestie, il a donc euh, de l'intelligence, euh, euh, par exemple, des choses comme ça. Et donc, euh, celui qui a parlé, il a dit Ajabani il limo Donc, on, ça, ça mot, on, ne veut, on ne peut pas dire que ça euh, se substitue à al limo Parce que le muallimu, c'est un être vivant. C'est un être. On ne peut pas dire que c'est un bedel de al kul, min al kul. D'accord Non mais al-хلوق. c'est jest coś, qui fait stwierdzę, że, że, że, że, unikalny. Ta, ta, ta, Euh, il a donc euh, de la paternité c'est un parent aussi il a des choses mais nous on a dit khuluquh ce qui me ce que j'aime dans cette personne c'est ça c'est son bon comportement j'ai admiré le bon comportement de tel enseignant de de de, de cet enseignant très bien Et ici on appelle cela bedel istinad istimal parce que cette, cette personne <coughs> a des attributs tels que la force, comme on l'a dit, tels que la science et tels que d'autres choses. Mais la chose, c'est-à-dire que la personne a apprécié, c'est, il a préféré, c'est-à-dire, l'akhlaq de cet enseignant Le comportement n'équivaut pas à la personne ici. Le comportement, quel est le rapport entre. Le comportement et la personne, c'est un rapport de l'estimène. C'est-à-dire, il, il fait partie, il englobe, la personne englobe beaucoup de choses. Il a la force physique, il a le, le himma, c'est-à-dire la détermination, la fermeté. Euh, il va toujours jusqu'au bout dans ses objectifs. Il a des qualités. Et euh, parmi ces qualités, ce que la personne a apprécié, c'est le bon comportement. C'est qu'il sait se comporter avec euh, les gens, hein pour entrer dans leur cœur hein, et pour essayer aussi c'est-à-dire de transmettre son message et ses idées et les, les présenter euh, comme cela convient très bien, le comportement n'équivaut pas à la personne n'équivaut pas à la personne de l'enseignant ni en tout ni en partie donc on ne peut pas le confondre avec les deux qui, qui ont précédé hein. on ne peut pas le confondre avec... Euh, lorsqu'on dit « Omul minim Donc l'esprit va vers Aïcha C'est cette personne qui est visée par, ce, par ce, ce, ce, cette qualité. Lorsqu'on dit euh, Omar ibn al-Khattab, on, on, on, on vise Amir al-Mu'minin. Bédel al-Wad, lorsqu'on a dit Nesf c'est pas, c'est une partie. C'est une partie. Ici si Bedel Ishimah, c'est quelque chose, c'est-à-dire qui se trouve dans la personne, mais on, mais on ne peut pas dire que c'est la personne elle-même, ni on ne peut dire Que c'est une partie de la personne. D'accord On ne peut pas dire que c'est une partie. On ne peut pas la situer cette partie. Très bien. Le dernier, Badel, c'est Badel al-Ghalat. Badel al-Ghalat. Le Ghalat, c'est la faute. Al-Badel qui consiste à se tromper, hein, à se tromper sans avoir l'intention de se tromper. À se tromper et à corriger après. D'accord La condition est de mentionner Al-Mubdal-Minho par erreur. De, de de donner d'abord un muftel un non mais se tromper vraiment hein, se tromper puis mentionner al badal pour corriger exemple ra'aytu ahmeda da'watahu lorsque j'ai visité telle région j'ai vu ahmed da'watahu euh, supposons que ahmed est mort donc dire j'ai j'ai vu ahmed c'est une faute mais la personne Qu il a voulu dire qu'il a vu Ahmed. C'est-à-dire il a vu sa da'wa, son appel à Allah, son appel à al-Tawfi. D'accord Ra'aytu Ahmed da'watahu. D'accord Da'watahu. Donc dire ra'aytu Ahmed, il est faux dans ce cas. Est-ce que tu as vu Ahmed Ahmed, il est mort. Hein? Mais lui, il, il a corrigé juste après pour dire da'watahu. Da'watahu, je veux. veux. D'accord Euh, donc, c'est comme si le locuteur corrige après en disant, euh, c'est-à-dire sa prédication. C'est sa prédication que j'ai vue. C'est comme si elle était incarnée et elle était là, je, je la voyais, je, je l'ai vue. D'accord? Euh, Mais euh, le grammairien, le grand grammairien arabe, il a dit, si c'est intentionnel, s'il veut employer le, cette formule, c'est-à-dire sans se tromper vraiment, hein, Ce n'est pas un bédel. Tu va dire, raïtu ahmeda, dawata Il a eu, il a préparé sa phrase pour dire cela. Hein? Euh, ce sera pas un bédel. Parce que le malik, il a mis comme condition, il a dit, il doit se tromper vraiment et corriger après. Et donc là, on va dire, il a employé le procédé qui est en la langue arabe, qui est al-bédel de al-galat. D'accord? Il a dit parce que l'autre cas ça s'appelle Al-Idrab, s'il a préparé sa phrase dans, dans, dans l'esprit avant de la dire ça s'appelle Al-Idrab Al-Idrab Al-Idrab, c'est-à-dire on va présenter un premier nom qu'on va railler et raturer et on veut un autre hein, on va présenter une chose et on va dire non c'est pas vraiment ça mais il a plus il a plus que cela, voilà ce qu'il a vraiment, d'accord <coughs> Ça, oui. Euh, c'est comme euh, trans comme, comme transformer les modafonil des fils modafonil modafonil en, illahi, de faire le en illahi, mudaf mudaf. Donc, comme c'est euh, comme si on dit euh, raïto ra Dawata da Ahmed raïto Dawata da Ahmed oui dans ce dans ce cas le sens il, il serait cela mais la structure nous on on on, on étudie ici la forme La forme doit être comme ça. Ra'itu Ahmeda, euh, et sans moi c'est ta. Ra'itu Ahmeda, da'wata. Je, je l'ai vu dans cette région, elle est là. Cette da'wata, elle est là. Très bien. Donc là, dans le, le cas de Al-Hidrab, c'est les grammairiens, Il euh, les... donnent des exemples. Il y en a beaucoup dans le Coran Karim. Ła'rsalna hu ila mi'ati elfin au yazidun. Hein, au yazidun, c'est un cas de Al-Hidrab. Al-Hidra dans, dans, dans la grammaire, c'est-à-dire, on va oublier le premier sens et on va euh, insister sur le deuxième. Ça, c'est Yunus alayhi salam. Ce prophète alayhi salam, Allah l'a envoyé à un peuple de euh, 100 000 euh, hommes, au plus. Hein? Ici, alayhi salam, c'est-à-dire, c'est-à-dire plus de 100 000. Et ils se sont tous convertis en islam. La, la, une, une, une qualité de ce prophète c'est que tout son peuple euh, euh, euh, auquel il fut envoyé, ils sont rentrés en islam. Ils ont accepté sa da'wah, ils ont vécu, euh, donc euh, ils ont passé une, donc, euh, le bonheur ici terrestre avant de rejoindre le paradis. Hein? Il a mentionné qui a, leur a donné les bienfaits ici sur Terre. Très bien, donc là c'est al euh, il a mis Al-Fin ça c'est Al-Hidraab. Ouais, et donc dans beaucoup de. Al-Hidraab. c'est-à-dire, j'ai. Euh, comme si j'ai raturé ce premier sens pour dire non, c'est plutôt cela. Ce qui vient après أو, ou après Ben. A hmm. hein? Hmm. Hmm. D'accord A tawa saubi Est-ce qu'ils se sont mis d'accord Sur cela Chaque fois qu'un messager il vient Ils vont, ils vont dire la, la, la même chose Est-ce que ces peuples se sont euh, Mis d'accord sur, sur, sur cela Sur le fait de contredire les messagers hmm. Mais plutôt Ce sont des gens de, de, de, de la polémique Hein C'est parce qu'ils ont une qualité dans, dans, dans, dans leur euh, esprit qui consiste à polémiquer et à, à, à ce que qu'ils qui, qui sont toujours en train de, de s'opposer aux gens qui sont en train de les inviter à Al-Fetra. Il a marquillé quoi, aller à leur nature première. Très bien, donc là, faites attention. Lorsqu'on prépare cela dans notre esprit, c'est al l'idrab. Mais lorsqu'on commet l'erreur. erreur... Hein, c'est-à-dire vraiment on a commis l'erreur et on la corrige ça c'est bedel al ghalat ça c'est bedel al ghalat très bien bedel al ghalat donc récapitulons bedel c'est imensé comme de dire qam az Zidon akhukh Zidon ton frère il s'est élevé d'accord bedel al badiminal kul al bad akaltun rafiq sulusam ou nisfa D'accord J'ai mangé un tiers du sandwich, par exemple, euh, d'une croûte. D'accord euh, J'ai mangé un tiers d'une croûte ou bien d'un sandwich, c'est-à-dire, ou bien, donc, la moitié. Ça, c'est... Euh, « akelto tuar rarifa ?»« Sulu saho ».« Sulu ça c'est un bédel par rapport à « Arrarifa ». Hein, donc euh, c'est un bédel de al-bardh min al Donc parce que je n'ai pas mangé euh, l'ensemble, le tout, mais al euh, istimal, -istimal hein, -l -l -l Ma, ah, Malik, le, le grand... Euh, imam de al aqida et de al-fiqh parce que beaucoup de gens lorsqu'ils citent mal et qu'ils le citent comme étant un faqih ils oublient que c'est un que c'est un homme euh, de, donc euh, c'est parmi les imams de la sunnah c'est parmi les imams de la croyance des gens de la sunnah hein? donc là <coughs> <coughs> Al-'ilm c'est un, une chose une qualité qu'on ne peut pas situer dans la personne mais une, parmi les qualités que la personne a C'est-à-dire, al-ichimal ici. C'est-à-dire il a une qualité. al al al al al-yani Très été bénéfique par sa science. Je veux par la science. Non pas par son argent, ou par son soutien moral, ou bien son c'est-à-dire son soutien physique, il me défendait par exemple, mais non, non je vise me faire animer il mouhou, il Et là, à notre époque, il y a des savants vraiment qui sont très euh, donc euh, pertinents, et donc euh, je, je peux dire qu'ils sont presque incontournables que de, de, donc de connaître la via la science de al-Jami Muhammad al-Jammi hein et de connaître par exemple le, le hadith sahih ou dha'ifia via Sheikh Al-Albani hein et donc aussi de connaître la voix de as-Salaf Salih hein et donc la distinguer par rapport aux innovations qui sont contemporaines hein on ne peut pas peut-être euh, donc euh, connaître cela si on ne va pas lire Sheikh Rabi' Al-Nakhdi par exemple aussi Hein? donc là il y a des savants qui sont incontournables presque incontournables hein? Euh, donc là euh, pour celui qui ouvre sa poitrine et qui aime le haq et qui ne va pas euh, être travaillé par la passion et se passionner pour les forcer et pour les égarements mais qui va, lorsqu'il voit le haq il, il sera moncef il sera honnête Il va dire que ceci est une vérité. On doit l'admettre et on doit l'accepter. Et non pas défendre le Bathel et ses gens. Hein? Et ces gens. Tels que donc, les groupes inventés et, et donc les, les égarements. Très bien. Le troisième, on l'a vu, c'est badalul oui. Ishima. Le quatrième, c'est Farasa. Oui. Hein, J'ai vu Zaid son cheval. J'ai vu Zaid, Mais je veux son cheval. J'ai vu Zedd, son cheval al-Farasa. Parce que Zeyd peut-être il est mort. Nous on a dit, on a dit, puisque puisqu'il avait un cheval par lequel il était connu par exemple, al-Farasa. Mais l'homme il peut se tromper comme ça. Les Arabes, c'est un procédé chez les, les Arabes, comme quoi on se trompe et on corrige. On se trompe et on corrige. D'accord? Et donc là c'est la condition pour parler de Badal al-Ghalat, comme on a dit tout à l'heure. Très bien, maintenant on va